Après, on a fait un spectacle qui était pour nous très important qui s'appelle les chroniques chorégraphiques c'est à dire qu'on s'est dit tout ce qu'on est tout ce qu'on fait pourquoi on ferait pas comme un journal en fait, mi-intime mi-historique mi-journalistique c'est à dire euh, euh, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on vit euh, pourquoi on ne le mettrait pas en scène en fait, Une sorte de collage donc on, on a écrit ça comme ça euh, et on, on a fait intervenir euh, plein d'amateurs de tout genre, de tout bord, de toute situation, de des grands, des petits, des vieux, des jeunes, des maigres, euh, l'accompagnie et, et ça a fait une sorte de cafarnaum, de comme ça, et on a créé des petites séquences. Et dedans, on a tout entremêlé, l'écriture, la danse, l'écriture sur euh, sur l'écran, qui venait aussi en parallèle de des textes qui étaient dits. Euh, vraiment, c'était une drôle... Euh, Un peu comme un, un, un film de la nouvelle vague, en fait, où on entremêlait la politique, une chose intime. Euh, et et c'est là où, d'abord, on, on s'est éclaté à faire ça, on s'est vraiment marré. Euh, les gens ont vraiment perçu ça, les, les acteurs, on va dire, et les spectateurs. Parce que bizarrement, c'était le, le spectacle le plus intello, parce qu'il était fourmillement de pensée. Et en même temps, le plus accessible, bizarrement. Parce que les gens, finalement, ils faisaient ce voyage de collage. De pa On passait un film, un film euh, un peu grand public, puis après un film plus intello, tout ça entremêlé. Et alors, c'est vrai que là, tout à coup, je me suis dit, le, le, le, à l'intérieur, il faut cette dramaturgie. Pour que ce collage, ce chaos, collier, il soit euh, euh, mm. il soit goûtable, quoi, que les gens ne se disent pas, putain, mm. je, pas, je comprends rien, oui. pas... Euh, parce que pour moi, c'est important, ça. Et ça rejoint la question. Je pense que... Je ne sais pas s'il faudra des dramaturges, mais je pense qu'en ce moment, ce qui manque beaucoup, c'est ça, c'est comment... Euh, parce que maintenant, les, les chorégraphes, ils savent faire des bouts de choses, des collages, ils, ils ont vu faire... Mais souvent, c'est ennuyeux, enfin, je sais pas comment dire, il n'y a pas de sens caché ou quelque chose qui fait que on est happé d'une séquence à l'autre, Enfin, je sais pas comment dire. La dramaturgie, c'est ça, c'est comment on, on cumule le rythme, le sens pour que, comme une musique, quand on arrive à, à un début, un milieu, une fin, ça, ça nous porte en fait, hein, comme un vrai voyage. Et c'est ça, souvent, qui manque, je trouve. On a trop laissé faire en disant euh, « Oui, il y a un truc comme ça, c'est chaotique, c'est le collage, c'est le monde d'aujourd'hui. » Mais c'est un piège, je trouve. C'est vraiment un piège. Je trouve qu'il faut il faut dramaturgiser l'affaire d'une manière ou d'une autre, que soit justement avec des gens qui ont ce regard-là, qui apprendraient comment... Euh, En même temps, je vois pas... Euh, L'art, ça ne s'apprend pas, Enfin, c'est dur. Hein. Mais euh, quand même, euh, un peu de conseil, parce que c'est un regard déjà. un regard. Déjà, un regard extérieur, ça aide beaucoup, parce que les créateurs, ils sont trop narcissiques On est trop plongé dans notre truc. Et c'est pour ça que moi, souvent, euh, et avec l'aide de Claude Henry aussi, on préécrit, comme ça, ça donne une distance. Ou même, on, on fait un premier jet pendant un mois, puis on laisse tomber pendant trois mois, quatre mois. On filme... Puis après, on revoit, on dit putain qu'est-ce que c'est naze, et du <rire> coup on dit non non faut retoucher, ça va pas du tout. Alors que quand on crée, on trouve tout bien. On dit ah non non non faut ça c'est bien, faut garder, faut garder, faut garder. Et ça aussi c'est un piège voilà. Et donc le dramaturge il est là aussi pour dire attention euh, euh, ça marche pas bien ou c'est pas bon. Euh. Il fait ce travail du temps en fait parce que quand le temps On, on, on peut l'utiliser, c'est formidable, parce qu'il nous rend compte finalement qu'on s'est trompé, euh, etc. Donc du coup, le, ces chroniques chorégraphiques, c'était vraiment le, euh, formidable, quoi, parce qu'on avait réussi à tout mettre, euh, on avait écrit les petites séquences, euh, on a entremêlé tout ça, et ce qui est bizarre, c'est que ça a marché euh, assez vite, euh, rythmiquement. Et en fait, ce qu'on nous avait reproché avec euh, les DTM, tout à coup, pris sous une autre forme, à un autre moment de la vie, du coup, euh, c'est devenu un spectacle phare, parce que mmh. maintenant, c'est devenu même un, un, une référence dans notre milieu, ce, ce rapport-là. Et alors, c'est vrai qu'on a vu... Euh, moi, j'ai vu même à Grenoble, parce qu'on est là, on a vu naître des chorégraphes qui ont tout de suite cherché un dramaturge, même qui t'ont demandé aussi... Mmh. Mais ça aussi, c'est un autre piège, parce qu'ils pensent que c'est ça notre secret, c que c'est parce que j'ai un dramaturge. « Ah, oh, putain, on va avoir un dramaturge, ça va marcher. » Et en fait, souvent, ça marche pas. Ils me disent « Non, ça n'a pas marché avec lui, avec tel autre. » C'est pour ça que c'est compliqué, en fait, euh, la relation. Et encore une fois, comme nous, on l'a fait de manière naturelle, du coup, on, on tire les fils de la théorie, mais, mais pas pas avant, en fait. Donc oui, on, oui. on cherche encore, enfin, en fait, même les mots, la preuve voilà on est on est dans ce bouillonnement mais en tout cas voilà les chroniques chorégraphiques ont été vraiment le, le pour moi la, la, la clé de tout ce qu'on a fait jusqu'à présent